Que notre devise est « Fait la fête, pas la tête » Jusqu'à midnight ce soir Même si Maximum, à partir de minuit, est dans la cheminée euh, Sachez qu'on va vous faire gagner des compiles tous en boîte 40-39-09-09 16-1-40-39-09-09 Vous avez, dans les 5 minutes qui suivent, euh, la possibilité de gagner Donc c'est compiles, allons-y D'ici là, Natural Selection, une dernière des nouveautés de Maximum Do anything Les autres radios écoutent Maximum. Maximum. Maximum. Info. In tempo. Dans la peau. Maximum. Maximum. I'm gonna stay in fight. I'm gonna make it right. I said... I'm about to witness the strength The moment is here, the time is now. I've got everything in me, I got to know-how. Step up through the stage, you know it's do or die. I'm the darkest boy, ain't no lie. They scream, I'm mean. You know, win or lose, there's nothing in between. So if you see me coming, better let me pass. Cause you know I'm here to kick ass. Kick, kick ass. I said, kick ass. I will annoy ya So good not my friend And amen Telling me just met Big Bad Bad à ma titre qu'on a joué uniquement ici The Pack avec Stand and Fight sachez que arrêtez de téléphoner au 40 39 09 09 161 pour les tous en boîte c'est déjà gagné en tout cas si vous voulez garder un pied dans Maximum si je puis dire puisque vous savez tous que ce soir on disparaît à minuit vous pouvez vous inscrire au fan club Maximum en écrivant à Yannick Barbe 6 allées des marguerites 91 520 églises surtout n'oubliez pas de joindre une enveloppe d'ombre allez nouvelle musique avec le sourire s'il te plaît The Pack dans c'était à l'instant c'est psycho hype euh le petit léplon wrong is right maximum cliveless and call cNC sans music factory pride cNC qui sont en ce moment en pleine explosion au niveau professionnel puisqu ils ont fait le remix black or white de michael jackson donc ça va pour toujours style parce que pour nous c'est tout de même calme faute ta raison en tout cas sachez que étant donné que vous nous avez supporté pendant deux ans de ans d'expérience a toujours fait la différence il y aura d'autres cadeaux pour vous partout en france chassé sachez qu'on est là un peu euh, émotion et les boules En tout cas, voici le nouveau Kalimnog. Écoutez. Maximum, Maximum, maximum. maximum. <laughs> M -m -m -m -m -maximum. Tout sur la musique maximum. Les années maximum commencent. Maximum. Oui 48 On est là pour dresser un barbecue familial. Sympa, hein J'ai des saucisses. T'as pas des saucisses Attends, j'ai des côtelettes, là. Euh, des côtelettes. Jusqu'à 17h, c'est Cocteau, C-O-C-T-O. Euh, sachez que vous pouvez composer le 16 1 40 39 09 09 Vous pouvez gagner des compiles tous... Tous en boîte Deux ans d'expérience ont toujours fait la différence. On l'a découvert en premier, comme à l'accoutumée. Toute euh, modestie mise à part. Incognito. Oh, weather. Surtout, mon vieux. Écoute la bassio yo. Hé hey écoutons la basse top max max maximum mm -hmm. nous passons la musique musique musique vous aimez maximum pas, c est. C est nouveau nouveau, nouveau. max -ma max maximum, max -maximum. Max -maximum.